Les hommes deviennent sages Polis, polis, trop polis Et que tu vois plus ton visage Dans le miroir des polis De leurs yeux qui te traversent Comme si t'étais pas devant ô oh, femme, c'est que ta jeunesse S'est envolée dans le vent Le vent qui claque les portes Le vent qui sait le vieillard, de larguer les feuilles mortes. Allez, débrouillard, allez, débrouillard. Tu peux prendre des bains de croquer des biscottes sans serre, sur ta peau des lunes rousses. On virait tes lunes de miel, c'est fini, à y plus personne. Caresse déplacée, tu peux repasser ton automne à la vapeur du passé, les bras tendus comme des tiges, au jeu des maillards tu seras seul jusqu'au vertige, à l'étebrouillard. désespéré tu pourrais être ma fille tu n'en as rien à cirer l'hiver tu le fais craquer et lorsque tu seras vieille vers minuit minuit un quart je te dis auprès de l'oreille il te reste un petit ranc si t'as pas le cœur trouillard